Bonjour tout le monde, deuxième épisode de votre podcast préféré sur le hockey, ça s'appelle hors-jeu, tout dans un mot, pas de tiret nous autres, la langue française, on la manipule comme on le désire. Mon nom est Jean-Benoît Gagné, je suis l'animateur de ce petit nouveau projet qui peut-être un jour deviendra grand. Et mon collaborateur, mon partenaire, l'autre moitié de ce duo... Jerry Godbout, salut Jerry! Salut Joubé, ça va? Oui, très bien et toi? Ben oui, merci. Je me sens un patin de fantaisie aujourd'hui. <rire> <rire> euh, à l'émission aujourd'hui, on va avoir quatre euh, sujets. Euh, comme on dit, là, nous, là, on n'a pas de structure rigide. Euh, cette semaine, c'est quatre. La semaine prochaine ou dans trois semaines, ce sera peut-être un seul sujet. Euh, on ne le sait pas quand on enregistre. On ne sait pas la durée des épisodes. C'est à vous autres d'être alertes euh, pour pouvoir nous écouter. D'ailleurs, nouvelle façon de pouvoir nous écouter. Ce fut long euh, pour les gens qui ont entendu de nous avoir sur iTunes. Euh, disons que nous, euh, c'est ça là, OK, t'es euh, plus à jour trois minutes après avoir fini d'enregistrer. Mais là, tu sais, ça faisait une semaine que je suis enregistré et on est tombé finalement sur iTunes. Tout ça pour dire que on est accessible maintenant sur iTunes et ce sera euh, mis là-dessus rapidement. Euh, aussi euh, surveiller euh, la page Facebook euh, de Hors-jeu à facebook.com baroblique hors podcast tout ça dans un seul mot, et at Hors-jeu-podcast sur Twitter pour savoir quand le show est euh, disponible pour l'écoute. On vous invite d'ailleurs à nous suivre aussi euh, sur les réseaux sociaux. Euh, vous voulez participer à nos discussions? Euh, quelques fois, là, on mettra des sujets euh, qu'on va aborder dans le cadre de l'émission. Et, euh, bon, on vous demandera votre avis, à savoir, euh, vous, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Euh, le « ça » étant la question qu'on <rire> qu posera au moment donné où on la posera. Assez de préambule, Jerry, on attaque premier sujet, tu ne le savais pas, mais bon. euh, aujourd'hui, on retombe en enfance. Pourquoi? Parce que je veux que les gens comprennent notre amour du hockey, je veux que les gens... Euh, se rendre compte que c'est pas de il y a quatre minutes qu'on a découvert qu'on avait un intérêt pour le hockey. Ça remonte à loin. Et donc, je veux savoir, Jerry, d'où provient ton amour du hockey? Y a-t-il un événement marquant? Y a-t-il un souvenir euh, qui est indélébile dans ta tête, là, qui est marqué au frères rouge, qui a fait que ben t'aimes le hockey, que c'est ton sport? Hey, c'est une bonne question. Ah, Ousto, tu commençais à en parler là. Ça me revenait tout dans la tête. Là. Euh, ben honnêtement, je te dirais mon amour du hockey a vraiment, mais vraiment débuté lorsque je suis devenu un gros passionné de hockey en 204. Euh, C'est pas si vieux que ça honnêtement, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le hockey mais en jeu vidéo. Euh, donc sur ma Nintendo 64 euh, jouer à NHL 99 avec Eric Lindros sa pochette tes <rires> hey, tu comme moi moi là quand j'étais jeune je jouais au hockey sur sur les consoles puis tu sais le joueur qui a la rondelle là Il peut aller à gauche, à droite, En envenir, tu sais, la rondelle colle sur lui. Ouais. Puis moi je me disais tout le temps, ben voyons, ils sont bien pas dans la vraie vie, la rondelle normalement elle colle située là. <rire> c'est vrai, <rire> Les anciens jeux sont pas comme aujourd'hui. Non, c'est un, Mais, ah, un peu me... moins épais. <rire> je me souviens en plus que quand j'étais jeune et que je jouais à des jeux vidéo, je prenais jamais le Canadien de Montréal. On dirait que j'étais comme trop jeune pour euh, comme comprendre le hockey, fait que j'étais juste. C'était un jeu pour moi, là. Ouais puis je me souviens que je prenais tout le temps l'avalanche le, du Colorado, parce que j'aimais leur, leur, leur, leur jersey. Je pourrais me rendre compte que finalement, j'ai peut-être trippé ces nordiques avant le Canadien. Peut-être. Peut-être. Peut Mais sinon, en 2004, c'est vraiment là que j'ai pris ma piqûre, puis en plus, j'ai pris ma piqûre comme vraiment en fin de saison, je dirais même en fin de série. Euh, J'avais comme un, un certain un, un attrait pour le joueur euh, Vincent Cavalier. ce qui qu faisait que la rondelle, je trouvais ça malade, c'était surtout dans ses belles années, là. Euh, les années étant moins belles aujourd'hui ouais non effectivement c'est en déclin mais euh, sinon euh, c'est vraiment là je pense que j'ai commencé à vraiment m'informer euh, connaître les joueurs euh, à cette heure je regardais des games puis je reconnaissais le joueur sans voir le nom dans le dos son numéro c'est euh, vraiment comme un, un, un freak d'hockey là totalement euh, j'ai été chanceux parce que l'année d'après en 2005 ben yes sir le lockout Fait que moi, je suis tombé en amour avec le sport juste avant qu'il y ait une année off. Mais euh, alors, c'était vraiment long. Là, puis euh, l'autre saison d'après, j'étais dedans. Là, mais ça n'a juste pas de bon sens. Là, là tu vas me demander, là. Demande-moi, là. C'est quoi, moi? Oui, justement, toi, être... d'où c'est que ça vient, cette passion de hockey? Hé, hey, ça a l'air quasiment pas stédié, c'est le fun. Euh, en fait, je te dirais que c'est en plusieurs étapes. Je suis né... Et j'ai pas eu le choix d'aimer ce sport-là. La plus vieille photo qu'on peut retrouver du petit JB dans son, euh, dans son berceau. Il y a deux bâtons de hockey. En... Tu sais, les canards là, qui font ce quick-quick, tu sais, en caoutchouc mou, là qui font ouais, du bruit. Ouais. là. J'ai deux bâtons de hockey dans mes mains. ok. J'étais en train de me battre avec moi-même, puis un esprit invisible dans les airs, euh, dans mon berceau. tu sais. Et j'ai deux bâtons de hockey en caoutchouc jaune de même. Un aux couleurs du Canadien et un aux couleurs des Nordiques. Tu vois que je t'ai déchiré. En partant, là, on s'est dit « Lui, on va scraper le mental. <rire> » Fais un, un choix. Fais un choix. Bien, ce choix-là, je ne l'ai jamais vraiment fait. Euh, J'ai cette, euh, J'essaie de me détacher, de ne pas avoir une approche partisane Ok, J'essaie d'être le plus neutre possible. Ça, c'est mon côté journaliste en moi. Euh, J'écoute des games. Tu sais, les Prédateurs de Nashville jouent contre les Oilers d'Edmonton. Ça se peut très bien que je regarde la game puis que je m'endorme dessus. Ça, ouais. c'est mon genre. Oui, le Canadien, je les connais plus parce que c'est de la proximité, c'est aussi les médias francophones. T'sais. Mais t'sais, je, je, oui, j'aime plus le Canadien que toutes les autres équipes, mais j'ai pas d'équipe que je déteste. À part peut-être les « We believe it in Toronto ». Même les Browns, je trouve que leur chandail est beau. Oui, bon. effectivement. Je, je même... suis un trait de même. Moi, je trouve Et... que le chandail de Toronto est beau, mais en tout cas... On... Ah. <rire> Moi, je, je le trouve beau juste quand je mange les biscuits à leur effigie. OK, c'est C'est bon. le seul moment. Je les trouve plus, plus bons de même. Et donc, première photo qu'on est capable de trouver de moi, c'est ça. Euh, loin de tes souvenirs euh, chez mon grand-père. Il écoute le Canadien. Il est « Mais non, jamais vu de ça de même puis euh, ils sont donc bien pas bon dans les années de... Euh, tu sais, les, les fameuses années poche là, du Canadien de Saïko, croyez-vous? Moi, je m'endormais sur le divan chez mon grand-père pendant que lui écoutait le hockey. J'ai plein, d'ailleurs, de photos de party de Noël avec mon grand-père qui nous donne nos cadeaux pour la game de hockey qui est à... <rire> du Canadien qui est saint la derrière. <rire> je suis capable de voir les scores des games de tous les années du 26 <rire> décembre <rire> à cause de ça. Mais le fait le plus marquant, euh, ce qui a vraiment euh, frappé mon imaginaire, et là, ben, je dois saluer G.F. Crump, euh, l'animateur de la soirée du podcast, autre podcast sur le hockey. Euh, ils ont une équipe vraiment plus nombreuse que nous autres, genre euh, « faites nous autres fois 12 », c'est à peu près leur alignement. Là, Ils sont tellement <rire> nombreux. Il y en a pour tous les, tous les styles, donc allez les exercer, on les, on les adore. Euh, et euh, « il est trop tard pour participer à leur pool », La date limite, c'était hier. Fait que tant pis pour ça. Euh, ceci étant dit, donc, j'étais avec JF. Puis là, ben, on parlait justement de nos podcasts. Puis comment est-ce qu'on a mis ça en place. Puis pourquoi qu'on fait ça. Blablabla. Puis l'idée de cette chronique-là m'est venue à ce moment-là. J'ai commencé à compter une histoire assez particulière dans ma famille. Mon oncle, le jumeau à mon père, qui m'a d'ailleurs offert les deux fameux bâtons de hockey en canard jaune, quick quick, là. Ce, cet oncle-là, quand il était jeune, il devait avoir 7 ou 8 ans, il a gagné un concours dans un journal, je pense que c'est le Montréal Matin ou quelque chose comme ça. Il a gagné un concours pour remporter une journée avec Jean Béliveau. Euh, il venait de terminer sa carrière euh, passer une journée au complète avec Jean Béliveau, aller voir un match des Canadiens, aller au restaurant avec lui, t'sais, vraiment une journée euh, ta famille avec Jean Béliveau de quoi d'assez cœur? Euh, sur le bras, ouais, on te montre à Montréal depuis ton lac Saint-Jean natal et aussi le dernier chandail porté par Jean Béliveau en carrière, il l'a remporté grâce à ce concours-là aussi donc moi j'ai un souvenir indélébile dans ma tête, imprégné d'un euh, garde-robe de cèdre, euh, avec des boulamites, dans... <rire> le chandail était dans une boîte, en carton avec des boulamites pour faire ceux qui ne se fassent pas manger, euh, du chandail de Jean Béliveau que mon oncle m'a montré, j'ai touché à ce chandail-là étant kid, ça a frappé mon imaginaire comme jamais, et ce chandail-là, vous vous demandez peut-être, t encore Ben non, il l'a vendu. Euh, à un moment donné, un collectionneur est venu le voir. Il a proposé 5 000 pour l'acheter. Un collectionneur, c'est vite fait parce que lui, il l'a revendu 50 000 par après dans, dans oh! une enchère. Donc là, tu dis, ouais, si mon oncle était plus à son affaire, il aurait fait un petit peu plus de cash. Mais bon, quand même, ça a déjà frappé mon imaginaire. Est-ce que les gens qui... Ben, je ne connais pas l'identité de, euh, de la personne qui a le chandail maintenant. Ce que je sais, c'est que le chandail a dû vécu un petit peu... Parce que mon grand-père, celui qui écoute les games de hockey, même des de Noël le 26 décembre, a joué dans sa ligue de garage avec le chandail de Jean Béliveau. C'est pas une bonne idée, tu vois, c'est en passant pour la non, valeur d'un article. Non. Mais bon, disons que mon oncle s'en est pas vanté au moment de faire la vente. Et ma grand-mère l'a lavé et l'a passé dans la sécheuse, donc il est pas aussi grand qu'il devrait. Il a refoulé <rire> un peu. Donc mon histoire, mon amour du hockey est intrinsèquement reliée avec Jean Beliveau et ce chandail-là. D'ailleurs, toutes les fois que j'entends la, la chanson Les boulamites » de Daniel Boucher, où est-ce que tu sais il fait, euh, il raconte un but du Canadien de Guy Lafleur avec lui qui marque à la fin, ça me fait penser à ce moment-là quand j'ai touché chandelle de Jean-Béduau dans le garde-robe des 7 chez mon oncle donc voilà ça vient de là mon, mon amour du hockey là, vraiment là, à partir de ce moment là je ne pouvais revenir en arrière le baseball fuck you je t'aime pas moi c'est le hockey tu sais, c'est mon sport Ah, là, je suis jaloux de toi, là! Ah, euh, c'est une belle histoire, hein? Ah ouais, non, c'était vraiment cool, ça. En plus, en plus c'est tout vrai. Je n'ai même, même pas faux de me vanter. C'est bel et bien vrai, cette affaire-là. C'est assez pété. C'est juste plate qu'il a plus le puis c'est juste plate qu'il a perdu 45 000 au change. Mais bon, ah. ça, c'était à lui de s'informer. Moi, honnêtement, je pense que je ne l'aurais jamais vendu. Là. Je suis tellement... Ah. Même si le gars m'aurait donné 50 000, je pense que j'aurais pensé comme beaucoup trop pour faire un nom. <rire> je le garde le chandail. J'essaie de, euh, de retrouver ce top 10-là de RDS depuis tellement longtemps. Tu sais, les fameux top 10-là. Ah, les meilleurs jeux. Ah, telle affaire. affaire. Bon. Il avait fait un top 10 des articles de hockey les plus chers de, de, de l'histoire. Et le chandail de mon oncle était numéro 2. Avec une oh, valeur okay. de 50 000. Le premier, je pense, c'était le chandail de Gretzky à la Coupe Canada. On va la faire de même, là. Okay. De, de quoi d'assez pété fait que euh, non c'est euh, assez incroyable euh, d'avoir ça comme histoire dans ma famille et l'autre événement que oui j'aimais le hockey mais j'aimais comme toi un peu jouer à des jeux vidéo d'hockey tu sais j'écoutais les games mais pas avec un gros intérêt pas comme un fan connaisseur expert que je suis aujourd'hui Le, ce qui a ce que vraiment cristallisé ce moment-là, c'est la finale de la Coupe Stanley, euh, où est-ce que Raymond Bourque a gagné la Coupe avec l'Avalanche du Colorado. Euh, C'était euh, à la fin de sa carrière en 2001. Euh, je me rappelle avoir écouté ce match-là jusqu'au bout. C'était rare que j'écoutais les matchs jusqu'à la fin parce que tu es cul, tu sais. Mais ce match-là, euh, le souvenir est de voir Joe Sakic passer, il, il, il a pris 4 secondes, il a pris la coupe et il l'a quasiment lancé à Raymond Bourque pour qu'il apprenne tout de suite. Euh, ce moment-là, là, de, de l'avoir vécu live, je euh, sais tu as l'impression de vivre l'histoire en même temps qu'elle se passe, de voir quelque chose qui marque l'histoire. Ben Ça, c'est un moment qui, je pense, a marqué l'histoire de la Coupe Stanley. Un si grand joueur qui enfin euh, mettait fin à, euh, après écoute, euh, ses 22 saisons dans la Ligue nationale sans avoir soulevé la Coupe Stanley à la dernière. C'est comme c'est comme héroïque. C'était finalement la récompense ultime pour un gars qui a mérité tellement. Euh, et moi, je l'ai vu live à la TV et euh, ça m'a marqué. ah Ça, c'est ouais, des beaux souvenirs. là C'est comme... Euh... Pas la même chose, pas une finale de Coupe Stanley, là, mais la remontée historique contre les Rangers, moi, quand j'étais live, puis j'étais là avec mes amis, tout le monde est comme, ah, oh, ferme la TV, c'est plate, 5-0, on va se faire planter, c'est n'importe quoi. Puis moi, puis un de mes amis, on était tout le temps là, t'sais, on est tout le temps pareil, on est tout le temps, c'est pas fini, tant que c'est pas fini. Quand il reste 0.02 secondes, ils peuvent scorer, puis euh, finalement, ils ont gagné 5 à 6 en tir de barrage, avec un tir de, de, de Koyvou, là, en off c'était... Euh... Je suis pas une finale de coupe cette année, mais en tout cas, c'était très magique et on capotait dans le salon quand la game est finie. Là. puis euh, Ah, c'est des souvenirs comme ça, non, effectivement. Quand t'écoutes une game et qu'il se passe de quoi, t'es. t'es content d'avoir regardé. Ouais. Ah, regarde. C est, c est, c est... Comme je dis, c'est de voir l'histoire se dérouler devant toi, s'écrire en avant de toi. Puis là, tu te dis, je vais toujours me souvenir où est-ce que j'étais quand c'est arrivé, C'est ce moment-là, tu te rends compte que le moment que tu es en train de vivre là, ben ça, là, ça ne là, ça s'évaporera jamais. Mm. Ça, c'est très cool. Donc, ça vient de là notre amour du hockey, OK? Euh, toi, amateur, on veut savoir, dis-nous là, via nos, euh, nos comptes sur les réseaux sociaux, dis-nous d'où vient ton amour du hockey, c'est quoi ton souvenir le plus lointain, qu'est-ce qui a marqué euh, pour toi là? qu'il n'y a pas d'autre sport, c'est le hockey, on veut savoir. Ah, nostalgie, je me sens comme retombant d'enfance. Ah, moi aussi, là. <rire> Ça fait du bien. On salue, GF Crump. Merci pour cette belle discussion-là. Puis euh, bonne saison avec la gang de la soirée du podcast. Et euh, bon poule, pareil, même si vous n'allez pas le gagner. C'est nous autres avec le compte de hors-jeu. Euh, on on l'a fait au premier épisode. Là. On l'a monté. Là. On peut pas, ne peut pas, pas gagner, là. Hein? Mais non, c'est sûr. C'est impossible. Ceci étant dit, on décolle vraiment l'émission. Euh, maintenant avec euh, un de tes deux sujets, on va y aller avec tes deux à toi back à back, puis après ça on va finir avec le mien parce que je pense qu'on va pouvoir s'étendre euh, pas mal je garde la surprise, vas-y Jerry euh, choisis, avec quoi qu'on y va là? ben je vais commencer euh, avec une chronique qui m'est venue un peu euh, c'est un peu à, à, grâce à François Gagnon de RDS euh, qui posait une question un à l'an de chambre euh, en fait pas forcément une question mais il trouve qu'il y a beaucoup trop de matchs pré saison Euh, pis aussitôt qu'ils en parlaient ça m'est venu à l'idée, c'est bien trop vrai je me souviens en le temps, il y en avait comme 3-4 pis ça faisait la job là à Star, il y en a comme 7-8 il y en a 7, c'est le maximum ah c'est 7? ok ouais. mais euh, honnêtement, c'est beaucoup trop euh, bien évidemment, comme tu m'as dit un peu avant l'émission euh, <rire> c'est la pièce. oh ils font de l'argent, eux autres ils payent pas les gars là. pis euh, ils remplissent le... le belle, ils font du cash, c'est comme les séries c'est comme les playoffs, plus t'en as plus c'est payant ça c'est sûr, mais en même temps est-ce que c'est est quelque chose qui risque d'augmenter dans le fond les blessures parce qu'ils vont en avoir beaucoup plus la saison c'est quasiment comme si extensionnais la saison les joueurs arrivent-tu plus comme à plat en série c'est plein de facteurs qui moi je trouve ça vaut pas la peine d'en avoir 7, Là, c'est sûr que, bon, okay, je ne suis pas un propriétaire d'équipe. Euh, moi, euh, si je serais propriétaire, 7 matchs, hmm, c'est des millions et des millions qui rentrent dans mon compte de banque. Mais du point de vue d'un fan qui me dit, tu sais, on a vu, il y avait des joueurs qui se faisaient rentrer dedans, euh, puis en même temps, c'est des matchs qui, qui comptent pas, fait que tu as des joueurs qui font la Ligue américaine, certains qui se font comme tester, euh, on dirait qu'ils sont juste là pour comme détruire des joueurs vedettes. <rire> on dirait que tu parles du jambon <rire> que je t'ai mis du compte sur ben. ah non non absolument pas <rire> je ne l'ai pas donné de nom mais si tu veux Ben je ne le donne pas non plus là, mais <rire> je pense qu'on est capable de le spotter Ouais on l'a spoté euh, Non moi je trouve que c'est des joueurs comme ça qui n'ont pas leur place puis... en tout cas moi, moi je comprends pas que le coach Paul McLean l'envoie comme ça en sachant très bien ce qui va se passer même s'il <rire> dit le contraire je le crois pas Euh... J'aurais pas pensé que t'es pour se battre. Ben ouais. Ah J'aurais mais... pas pensé. Il, il a quasiment pas fait ça la dernière saison. Et non, c'est ah, en tout cas. Il a fait sa carrière avec ça. Oui ou non? Mais c'est ça. Je, je trouve que c'est inutile. Euh... Et là, je parle pas juste du Canadien, je parle vraiment de n'importe quelle équipe. Il y a des joueurs qui. Attends, je vais prendre en. en... C'était pas, pas suivi d'une bataille à rien, mais c'était un incident fâcheux qui s'est passé en Caroline. On a vu, ou presque, tout euh, Jordan Stahl tomber et se fracturer la jambe. On s'entend-tu que tu viens de perdre ton deuxième centre de façon très anodin dans un match pré-saison quand tu sais très bien que Jordan Stall fait ton équipe facilement euh, en partant la saison? Oui. Il faut, faut dire les matchs hors concours, il y a des règlements. Là, qui. Euh, euh, je pense que c'est comme huit joueurs réguliers qui ont fait plus que... Euh genre 100 matchs en ligue nationale, faut que euh, ou euh, tu peux remplacer un de ces huit joueurs là réguliers par ton choix de première ronde du dernier repêchage. Tu sais pour que les amateurs en aient pour leur argent là, parce que sinon, tu sais tu mettrais deux clubs de ligue américaine puis tu te ferais payer un prix de de billet pour, euh, de calibre ligue nationale. Tu sais ouais. ça serait pas de bon ça, ça serait ça serait arnaquer de la clientèle. Mais tu sais il y a des équipes aussi que tu sais on s'entend, les coyotes de Phoenix là, ils tiennent pas beaucoup de matchs en concours chez eux. Ils font pas d'argent, tu sais il y a ça aussi là, euh, qui rentre en ligne de compte il y a plus de matchs qui se passent à Montréal en concours qu'il y en a qui se passent à Phoenix parce qu'il y, y, y a plus de cash à faire c'est de l'argent gratuit à remasser pour les propriétaires c'est pour ça qu'il y en a autant mais je pense que la ligue et l'association des joueurs met justement des limites de même aussi pour pas qu'il y ait arnaque pour pas obliger euh, que euh, pour que ça soit fair pour tout le monde aussi ouais, c'est sûr, mais en tout cas moi c'est bon, vraiment mon Je ne vois pas le côté business dans ça. C'est vraiment le... C'est normal aussi, je comprends, faire du cash, faire du cash. Mais tu sais, on s'entend, comme tu viens de dire, les Coyotes ou les Panthers. Je ne sais pas si tu as vu les matchs hors concours chez Panthers. Tu as vu la photo qui circulait. C'est un gros match. là. Je pense que tu peux calculer toi-même facilement en 30 secondes le nombre de personnes qui regardent la game. Mais Sur les bas des joueurs, il y avait plus de monde. Ça qui... bon, non, en tout cas c'est n'importe <rire> quoi là. mais je comprends le fait d'en faire jouer quelques-uns encore là, comme l'exemple de Jordan Stall, c'est super anodin là. ça s'est passé comme dans le temps de le dire petit, petit chamoyard sur le de bord de la bande, il tombe tout croche ça aurait pu arriver dans une game ça aurait pu arriver n'importe quand même dans l'entraînement en bien. même temps Martin Avelat se blesse en faisant un change line là, fait que tu peux te blesser à peu près n'importe comment là, ça c'est sûr Tu sais, il y a toujours un risque, là. peu importe le sport. Euh, C'était qui? C'était José Théodore qui s'était blessé en passant à flou chez eux, tu sais, en ouais. descendant les marches euh, ouais. de son palace? Ah je... ouais, c'est vrai, ça. Tu sais, à un moment donné, il euh, y a des risques tout le temps, là. Moi, je pense que, tu ne peux pas gérer une équipe d'hockey euh, en te disant, nah, au cas que mes gars se fassent blesser. Non, tu peux pas, euh, sinon tu n'avanceras plus. Là. Ça, c'est ça mais en même temps je comprends le, le, les matchs hors saison pour euh, vraiment retrouver le synchronisme parce que des là, pratiques là est-ce que j'ai de la misère c'est euh, comme on disait là, le jambon puis sebène là qui se battent là ça j'ai de la misère pourquoi si tu sais pourquoi un match en concours tu mets des gars qui sont là pour se battre ça je comprends pas puis surtout pourquoi ils visent un joueur régulier tu euh, si tu dis ben deux gouns se battent ensemble ok il devrait avoir cette règle là euh, peut-être même des règlements de la Ligue nationale, un goon doit se battre contre un gars de son même, de la, de, du même statut dans l'équipe adverse en match en concours. Oui, au Donc, moins. On pourrait cette affaire-là, parce que ça, c'est un risque supplémentaire qui n'est pas nécessaire, tu sais. Il euh, y a des... Tu sais, comme Jordan Stall. Euh, tu une escarmouche comme ça, là, ça, ça, ça, ça, ça se bouscule d'un coin, ça arrive tout le temps quasiment à tous les arrêts de jeu en troisième période, c'est tout le temps là. tu sais À tous les matchs, il euh, arrive ce genre d'affaire là tu peux pas te dire « Ah, peut-être qu'il y en a un qui va mal tomber. » Non. Mais dropper les gammes, commencer à se sacrer des coups de pointe à gueule, ça, tu peux plus tu sais Tu peux plus dire ben Le risque est tellement plus élevé que ça va à peine de faire une réglementation Puis, si j'étais le Canadien de Montréal et n'importe quelle autre équipe, je statuerais une affaire de même, je mettrais de la pression sur, le, sur, sur la Ligue. Là. Ouais, mais en même temps, tu vas être 1 contre 29. Parce que pas bien sûr que, tu sais, comme Paul McLean, j'avais vu sur Internet aussi, je suis même pas sûr si c'est vrai, là, mais ça a l'air qu'il aurait dit à certains joueurs de comme viser les gros joueurs de l'autre bord, tu sais. Comme, mettons, des Galchenyuk, des Subban, et tout. Ça, ça serait ah. innocent ça sa part. Là, en même temps, si c'est vrai, puis que ça passe sur Internet, ça sent l'amende. Mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui c'est irrespectueux juste euh, totalement irrespectueux, puis je sais pas, je trouve super la crédibilité comme coach. Là. Surtout moi, Paul McLean, je l'aime pas, là, mais il est quand même bien, lui, il, est quand même... il fait un très bon job avec les Sanitaires de Ottawa, qui est pas une si bonne équipe. Là, je veux dire, euh, ils sont corrects. Là. Ouais, non, il fait, il fait ce qu'il peut exécuter, hein. Ouais. Ouais, ben je, écoute, euh, c'est vraiment l'argent qui mène. Premièrement, fait que je ne vois pas de changement à l'horizon qui pourrait euh, arriver. Là. Même que si le Canadien pouvait en faire plus des matchs en concours, Crémeau qui en ferait plus. Là. Je suis ouais. convaincu. Là. Même si euh, il y a Parentau qui est blessé euh, au moment où est-ce qu'on se parle, puis, euh, que on s'en fout. Là. Le Sandbayel va être rempli pareil, même si Paranto n'est pas là. là. S'il ouais. est... est blessé à long terme, en plus, ben tu, tu vas sauver son salaire. Oui, tu vas mettre ses catchs en première ligne. <rire> <rire> <rire> ouais. puis ah. en, en même temps euh, je, je vais me fais un petit segue sur mon autre question euh, justement tu viens de parler justement que Souban euh, commence à se battre avec le, le, le gars de la ligne américaine euh, cet événement là nous pose la question en même temps est-ce que une, un goon dans une équipe un batailleur c'est une nécessité là je veux ton avis en partant là dessus toi tu réponds quoi là dedans <rire> Euh, moi, je tu parles de nécessité. Puis là, je vais jouer vraiment sur le mot. Je pense que ce n'est pas... Euh, en tout cas, attends un peu, attends un peu. Je vais, je vais reformuler ça. Je pense que dans la Ligue actuelle, c'est nécessaire d'en avoir. Mais est-ce que c'est souhaitable? Non. Dans le sens que c'est nécessaire parce qu'actuellement, il y a du laxisme dans le travail des arbitres, à mon avis. Euh, si les arbitres euh, euh, sévissaient, comme ils devraient, tout ce qui est coup à la tête était puni de façon euh, exemplaire et que ce pas « Ah, oh, on va te donner 1000 piastres d'amende! » On s'entend, c'est des millionnaires, 1000 piastres, c'est... C'est du change de fond de poche. C'est du change. Ça se peut que ça ne te stresse pas trop. trop. T'sais. Si vraiment les réglementations étaient euh, faites de façon à euh, protéger les joueurs de ce genre de coups-là vicieux et que les règlements étaient appliqués par les arbitres de façon sérieuse, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Actuellement, c'est que ce pas le cas. Donc, tu te dois de mettre de la pression sur l'adversaire avec des grounds pour faire payer le prix parce que la Ligue ne le fait pas. Je pense que le groun est, est un phénomène artificiel dans la Ligue nationale que, que celle-ci pourrait rapidement régler. Est-ce que ça, ça répond à la question? C'est une très bonne réponse. Euh, ben. C'est là, là. une bonne réponse, mais c'est pas la même que moi. <rire> oh, okay. Moi, honnêtement, je suis totalement en désaccord. Là. Je dis, un goon pour moi, là, au sto que tu mets un goon sur la glace, tu cherches le trouble. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais comme je te dis, euh, c'est pas souhaitable. Moi, je considère que, tu sais, dans la vraie vie, là, on a, tu sais, euh, toi et moi, là, on marche dans la rue, il y a quelqu'un qui euh, est chaud, il roule, puis il nous frappe là, avec son char. Est-ce que c'est toi qui vas aller pogner le gars? Mettons qu'il me frappe moins, là. Là, toi, tu m'aimes bien gros, hein, Jerry? Tu m'aimes oui, beaucoup. Oui, oui. Fait que là, tu vas aller me protéger, OK? Tu vas aller pogner le chauffeur, tu vas le tabasser jusqu'à ce que ses dents sortent par le trou des fofounes, tu sais. Ils <rire> les avalent puis que tu vois le genre, bon. Est-ce que la police, <rire> tu sais, est-ce que ça, c'est normal dans la vraie vie? Non. Normalement, tu vas t'occuper de ma petite personne, tu vas me faire les, les premiers soins, tu vas, tu vas appeler la police, tu vas appeler, le, le, le, euh, tu vas appeler les, ambulances, puis la police va s'occuper du gars puis va le faire subir, tu sais, il va, va le pénaliser selon la gravité de son geste. Mais dans la Ligue nationale, c'est pas le cas actuellement. Ça te prend un jerry qui sac des volets. tu sais, c'est ça le problème. Si la police faisait sa job, ben t'en aurais pas de besoin. Mais en même temps. Ça dépend, dans le sens que il y a des équipes qui ont des goons, qui l'affichent qui ont un goon. Puis tu sais, il y en a, comme mettons, euh, je vais nommer l'équipe comme ça, là, les, les Flyers, qui vendent leur équipe, justement, avec des goons ou euh, des, des broons, même chose. Si tu sais, si tu vois des highlights d'hockey, de c'est bataille, bataille, plaquage, bataille, plaquage. Je peux-tu ouais. voir des beaux buts à la place? Je veux un beau spectacle. Puis ça, je trouve ça désolant en même temps que y des batailles... Je, je je suis pas malhonnête. En... Dans le sens, j'aime les batailles, moi, tout. Quand il y a une qui arrive, je suis dedans, puis tout mais en même temps... Pas moi. Non? <rire> c est, c est... Moi, c'est le moment où est-ce que je vais me chercher du popcorn ou euh, que je vais à la toilette. Là. Quand il y a une bataille, ça ne m'intéresse pas. Pour Voilà, rien, là. ça je... sais Même, j'ai été une couple de fois là, dans des arénas de la Ligue nationale, là, puis je dis des arénas de la Ligue nationale parce que c'est pas juste à Montréal que j'ai été. Puis il arrive une bataille, puis je suis le seul qui est pas debout. là Ah oh si ouais. je me lève même pas là. Moi, je ne salue pas ce spectacle-là, mais pas du tout. Ben tu vois, c'est ce que je devrais faire. C'est ce que tout le monde devrait faire, honnêtement. Mais pas le toi, Jerry, d'isoler. Ben c'est ça. Il y, y a quelque chose tu... en moi là, qui. A... Quand tu vois la bataille arriver, là, ferme tes petits yeux. <rire> <rire> Fais des la la la, puis attends que ça passe. Tu <rire> vas avoir de et éluche à la rien là. la la la. -la. la, -la, -la. <rire> mais c'est le genre de Je t'ai rendu où, moi, là, dans le fond, là, avec tout ça? Euh, oui. <rire> tu es coupable. Toi aussi, tu te lèves. C'est ça. C'est en plein ça. Je suis coupable. J'aime pas le comportement. Je trouve que quand tu mets un goon, comme je disais, tu cherches le trouble parce que aussitôt que tu affiches que tu as un goon, l'autre équipe va répliquer. Dans le sens que, hey, il met un goon dans son alignement, je vais m'en garder un au cas où. Euh, C'est sûr que pendant la game, il va y avoir du débordement. C'est... Je veux dire, c'est quasiment scripté. Bon, il va y avoir une bataille en deuxième période à 12 minutes 55. C'est juste trop sûr. puis euh, Moi, les batailles comme euh, les, les, les stage battles, comme qu'ils font des fois, là, la game n'est même pas commencée. puis Ils en partant ils sont sur le bord de dropper les gants, Je pense que ça s'est passé euh, l'année passée. Ou là, deux ans. ça ben, genre... oui, oui, oui, ça arrive. Je ça c'est pas les moments exacts. Là. Ça, c'est genre le comportement qui, euh, honnêtement, moi, tu commences à te battre de même. Là. Euh, non c'est suspendu je te sors drette là pis t'as une amende pour l'équipe je veux dire sérieusement c'est n'importe quoi je comprends les batailles euh, genre justement le gros gong qui commence à varger tout ce qui bouge puis tout ce qui veut lui c'est mettons je vise ce joueur là parce que c'est le big joueur de l'autre côté je vais y rentrer dedans assez fort pour qu'il y ait de la misère à surlever. Puis qu'après il y a un de tes coéquipiers là comme tu dis justement c'est le même principe de ce que tu m'expliquais euh Il va y avoir un Jerry qui va venir le défendre <rire> pour. Ça, euh... ça, ça prend plus de Jerry. <rire> ouais c'est ça. Pour euh, tu sais comme je comprends le côté euh, comment je pourrais dire intimidation tu sais c'est vraiment regarde tu toucheras pas mes joueurs sinon je suis là mais en même temps je trouve ça tellement plate que ça soit rendu une nécessité comme tu viens de, de, de me l'expliquer. Exact. Euh, ça l'enlève du spectacle, ça l'enlève une place pour des jeunes pour le développement, ça l'enlève. Moi, je trouve que ça l'enlève de la beauté au sport, malheureusement. Euh, même si je me lève et que j'encourage le gars de mon équipe qui se bat parce que je veux qu'il gagne, mais euh, malheureusement... Veux-tu veux, veux te dire, moi, je, je vais y aller, là, je vais citer le grand Scotty Bowman. Euh, il disait là, dans ses dernières années, quand il était à la barre des, euh, des Red Wings de Detroit, pis ça n'a pas rapport du tout avec, euh, avec la bataille, tu vas, tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Il disait, avec les publicités aujourd'hui, je pourrais quasiment jouer avec trois lignes en attaque. Parce que euh, mes gars sont tout le temps arrêtés. Euh, si tu maniges tes affaires comme du monde, à trois lignes, je serais capable de jouer. Euh, je jouais avec une quatrième, puis ça, c'est moi qui extrapole. là. Ils jouaient avec une quatrième pour donner du repos, puis c'était 30 secondes ici et là. Ben si on, on avait... Je ne dis pas qu'il faut avoir plus de pubs, là, mais si on jouait à trois trios, là, tu pas besoin de goût. Tu plus de place dans l'alignement pour ça. Ça réglerait le problème. La quatrième ligne qui jouent, écoute, ils jouent quoi? 4 ou 5 minutes par match répartis sur 3 fois 20 minutes, là, sur 60 minutes de jeu, là, c'est... Écoute, t'en as pas de besoin. Moi, je pense que cette ligne là en tant que telle, c'est pas la place pour mettre des joueurs qui marquent des buts, parce qu'ils ont besoin de temps de glace pour se réchauffer, pour être, tu sais, pour être hot, là, pour pouvoir marquer, Puis tu sais, euh, tu peux pas les mettre dans cette position-là, c'est pas productif, donc, il faut que tu mettes des gars que eux, tout ce qu'ils ont besoin, ils rembarquent ça à Atlas glace, c'est ta poche, puis ils vont seulement de pénalité. Tu sais, c'est quasiment... On dirait que cette ligue là est vouée à amener ce genre de joueurs-là dans, dans, dans la ligue, tu sais. Ouais, si il y avait un petit peu plus de pub, c'est pas ce que je souhaite, là. Ouais. mais tu sais, s'il y avait plus de pauses ben, écoute, on pourrait jouer à trois lignes, pour éliminer éliminerait le goût, tu sais, par la force des choses. Mais si t'enlèves quatre lignes, t'enlèves de la place pour Travis Morin. Ouais, là, ouais, je <rire> ah, t'es pas cool. Rampe pas Travis Moen dans l'équation Tu sais que ça se scrape tout. Pas, euh, tu peux tu peux pas te fier là. Tu peux pas euh, battre cet argument là. C'est comme la, la, la carte pimpée du jeu de cartes là. c'est ça. <rire> non mais pour vrai t'as raison. C'est puis en même temps. J'ai quand même cité Scotty Bowman. Ah oh, puisque Scott, Scottie... ça d'un argumentaire là c'est pas pris. J'ai j'ai rien à redire. Je ne peux juste pas backer cet argument là. Je suis. Euh... <rire> Mais ça, ça prend des joueurs de qualité aussi, là, pour être capable de, de, de, de prendre autant de temps de glace, là, mais euh, je pense qu'on n'y pas grand-chose de pouvoir voir cette fameuse quatrième ligue-là, des goones trop souvent, euh, disparaître. Ben, ouais, oui. moi j'aimerais ça. Moi aussi. Moi elle, elle, elle... On veut que cette race-là disparaisse. Oui. Personnellement. Là, ça sert à rien. Est-ce que ça fait le tour, ton affaire de goût? Ça fait pas mal le tour. Je prends en parler encore longtemps, mais je me répéterai, fait qu'on on va changer de sujet. OK. On y va avec le mien. C'est déjà notre dernier de, de, de, de l'émission. Je veux qu'on parle repêchage. Je veux savoir, toi là, Jerry, si tu étais le DG d'une équipe, équipe de la Ligue nationale, comment procéderais-tu? ce serait quoi ta ligne de pensée pour le repêchage? Ben, c'est sûr que, bon, le repêchage, ça entoure plein d'affaires, hein, t'as les entrevues avec les joueurs, puis ça, malheureusement, je l'ai jamais fait. Euh, c'est sûr que le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que je ferais probablement comme Patrick Roy l'année passée, euh, là, deux ans? Dans le fond, quand il repêchait repêché Nathan McKinnon, ouais. lui, il s'est dit, j'ai besoin d'un défenseur, mais j'y vais pour ce que je crois qui est le meilleur, et il a repêché Nathan McKinnon qui, honnêtement, j'aurais fait la même affaire malheureux, même si euh, t'aurais besoin d'un défenseur, pis que tu vois Seth Jones qui est dans le top 5, Nathan McKenna est meilleur, tu y vas pour le meilleur. Ça, c'est sûr que là, je parle de première ronde, ouais. c'est pas la même chose, puis quand t'as euh, le premier choix aussi, c'est pas la même chose, mais euh, en général, c'est sûr que moi, j'irai mon mon but premier, c'est d'aller chercher du talent, puis en même temps, tu vas pour le talent qui a euh, pas une tête folle et qui va sûrement finir comme en en quatrième ligne justement parce qu'il fait rien de bon euh, c'est pour ça que je te dis les entrevues tout ça c'est super important parce que tu peux évaluer le comportement du jeune en même temps euh, sinon j'irais beaucoup avec la grosseur du joueur en tant que tel, juste pas nécessairement pour qu'il tue du monde en rentrant dedans ou n'importe quoi, <rire> quoi juste plus parce que, exemple je vais prendre l'exemple de Michael McCarron, ça a été un petit peu plus long cette année, il a quand même brillé, malheureusement on n'a pas pu le voir plus longtemps Mais euh, tu le sais que ce gars-là va faire la Ligue Nationale juste à cause de sa grosseur. Il est capable de passer à travers des joueurs parce qu'il est gros et grand. Euh, il a quand même des bonnes mains. C'est sûr que, comme je disais, des fois, des joueurs comme ça, c'est peut-être un petit peu plus long à développer. Euh, même chose pour T-Nordi, dans le fond, à défense, qui est grand et gros et fort, mais qui va sûrement être plus long à développer. Euh, c'est sûr qu'en même temps, t t la stratégie peut dépendre. T'sais, si, mettons, je serais le DG des Oilers... Ma stratégie va probablement être différente que, que si je suis le DG, mettons, des Red Wings ou du Canadien ou des Bruins, tu sais. Euh, ça dépend des besoins. Ça, c'est évident que ta stratégie va être basée là-dessus. Mais, euh, tu sais, comme mettons, l'année prochaine, euh, l'équipe la, qui va repêcher en première ronde, euh, est-ce qu'on va être surpris quand Colin McDavid va être euh, nommé? Euh, je ne crois pas. Tu sais, c'est probablement le joueur qui va sortir en numéro 1 et je serais vraiment surpris qu'il ne soit pas choisi en numéro 1. Surtout qu'il vienne d'établir un record de la ligue Junior, là, de, ou ouais. de, de, de son... Ouais, il est égalé, Crosby, c'est 12 points en 4 matchs, ou une affaire comme ça? Euh, c'est 14 points, je pense, en 4 14 matchs. 14 ça a comme pas de bon sens, là. Euh, non, c'est... Comme je te dis, si la personne numéro 1 le prend pas, ben, il, il est un peu imbécile, <rire> oui. Il y a des que... choix logiques de même, là. Ouais, non C'est ça c'est comme Crosby, c'est la même chose, je veux dire, euh, il faisait une noterie pas pour rien, parce qu'on savait que c'est lui numéro 1. Euh, moi, j'irais vraiment, avec le talent numéro 1, euh, J'essaierai tout le temps de dire être le gros joueur, mais encore là, s'il n'y en a pas qui cadre dans, ton, dans ta philosophie, ben, laisse faire le gros joueur. Parce qu'il y a des joueurs, des fois, qui peuvent être, ben, je vais prendre un exemple de Christian Thomas, qui est petit, mais qui, moi pour moi, dans le camp d'entraînement, comme dans l'avant dernier épisode, j'ai dit, il m'impressionne, il m'a tout le long du camp. C'est le genre de joueur qui te fais dire qu'il va probablement faire la nationale à un moment donné, juste parce qu'il est acharné, puis il est quand même très bien comme joueur. Puis, comme je dis aussi, ben, tout dépend des besoins. Moi, c'est comme ça que je vois ma stratégie. Tu y vas avec tes besoins, le talent en tant que tel. Parce que même si tu as un besoin, c'est le talent qui va primer. Ça fait que si tu un centre qui, qui est vraiment le meilleur, comme Nathan McKinnon, puis que tu veux un défenseur, ben tu vas quand même prendre ton centre. Puis, bien, tu essaies tout le temps de prendre des joueurs qui, qui peuvent se développer en masse, puis des trucs comme ça. Là. Moi, c'est okay. ma stratégie, ça. Intéressant, intéressant. Moi, j'ai une stratégie... Euh, je sais que ça ne fera pas l'unanimité, OK? Moi, je, je, je sépare mon repêchage par rondes. Et par ces rondes-là, je choisis le type de joueur que je vise. Je m'explique, OK? En première ronde, moi, là ce que je vise, là, ce n'est pas un safe pick qui va jouer sur une troisième ou quatrième ligne. Pour moi, une première ronde... là C'est là où est-ce que tu vas chercher des gars qui vont te coûter cher, éventuellement. Même si c'est à risque, moi, je prends celui qui peut me donner le meilleur upset, qui peut s'améliorer le plus et qui peut se ramasser sur un premier trio ou une première paire de défenseurs. Je vise ici, là, un gars comme Michael McAaron. C'est drôle, tu l'as cité, je, je le prendrais pas. Pourquoi? Parce que ce gars-là est étiqueté à la base même, là, on l'a repêché en première ronde en sachant que c'est un gars de troisième trio ne ouais, jouerais jamais sur une première ligne. Je l'aurais pas repêché en première ronde non plus, mais c'est mon, mon exemple pour le, le, la masse, le gros joueur. Oui, oui, oui. Non, non, je comprends. Euh, pourquoi? Ben Parce que, moi, je me dis, un gars de premier trio, là, un vrai gars de premier trio, là, il va te coûter en haut de 6 millions par saison. Essaye d'aller en chercher un par échange, je vois. Essaye. Ah, c'est plus dur. Un gars de troisième, là, slash quatrième, parce que c'est toujours un petit peu interchangeable selon les combinaisons. Euh, moi, le troisième et quatrième trio, je trouve ça assez semblable. Là. Essaye d'en chercher un. Non, ouais, c'est facile, Un troisième, quatrième pick plus un petit prospect euh, moyen, tu es capable. Tu sais, il y a toujours. Y... C'est beaucoup plus facile de moyenner pour aller chercher un gars de troisième ou quatrième trio ou défenseur 5-6 que d'aller chercher des gars euh, numéro un, numéro deux, numéro trois en attaque ou un deux en, en def. Donc, moi, je me dis, première ronde, si, oui, tu prends le risque. Ça ne fonctionnera pas toujours. Mais en première ronde, statistiquement, on voit que les équipes ont à peu près 50% de chance de ramasser un gars qui va se ramasser dans la Ligue nationale. Tant qu'à ça, tant qu'à avoir 50% de chance ou aussi bien avoir 50% de chance de se ramasser avec un top player. Tu vois le genre? Oui. Ouais. Moi, moi, je vais avec le risque. Après ça, deuxième, troisième ronde. Là, je vise des gars à la Michael McCarron qui sont des « safe NHL » que ce soit comme sixième ou septième défenseur, que ce soit comme gars de quatrième trio, mais que je sais qu'il euh, y a une stabilité que ce gars-là va se rendre dans la Ligue nationale. Moi, c'est comme ça que j'irais. Je risque en première, pour je fais un all-in en première, deuxième et troisième, safe NHL, et après ça, ben 4, 5, 6, 7, ben j'y vais, euh, je prends des gars, peut-être plus petits, mais qui ont un talent offensif à la Arturi la... Nikonen, comment est-ce qu'il s'appelle, euh... Le Lekonnen, le, le, le joueur fin, du finlandais où, euh, que Montréal a, roman, a romancé. j'essaie de retrouver le, le nom. <rire> j'essaie. Je, je... je pense que je sais de qui tu parles, mais j'ai aucune idée c'est quoi son nom. <rire> Lekonnen, ouais, Ça, c'est un gars de deuxième puis, qui n'est vraiment pas très gros. Euh, gros potentiel offensif, 5 et 11. Euh, il joue avec des adultes et il marque beaucoup de points. Euh, c'est un finlandais. Écoute, je t'ai tombé dessus pile. Tu connais ton hockey, je veux. Ah oui, écoute, incroyable. <rire> euh, tu sais, mais qui avait déjà eu une commotion cérébrale, tu sais, que tu sais qu'il est fragile. Oui, il peut il peut te sortir un... Tu sais, ça, ça peut être de quoi, de bien écœurant au final. Euh, tu sais, comme Brandon Gallagher, qui aurait pu croire un choix de cinquième ronde qui aurait un impact aussi grand. C'est un risque, c'est un gars qui ne cadre pas dans les standards habituels, mais qui, à force de volonté et de travail, a été capable de percer l'alignement du Canadien. Moi, je vais de même. je vais avec des risques passer de la première ronde. Safe pick, 2-3, puis euh, risque, mes top risque, un all-in en première ronde. Es-tu d'accord avec moi? Ben oui, effectivement, parce que la première ronde, euh, c'est justement... Là, tu as la chance de trouver une future vedette, le futur joueur qui va probablement jouer dans ton top 6 ou dans ton top 2 défenseur. C'est... Euh... Si donner... C'est sûr qu'il y, ex... y a des exemples qui ne fonctionnent pas. Mettons Datsuk et ça on ne peut pas en parler parce que c'est des, des, des choix lointains. Ça, qui... ça c'est des exceptions à la règle. Moi, Effectivement. Le, ça me fait capoter. Le monde qui dit que les Red Wings repêchent bien puis qu'ils prennent ces deux gars-là comme exemple, là. Euh, fuck you, OK? Fuck <rire> <Ouais>. you! <rire> Mais... C'est un guess, OK? Les gars, ils... probablement qu'il y avait un dépisteur dans toute leur équipe qu'ils avaient vu il euh, y avait une faim, là, ils ont fait « Ah, ok, on, fait, on tire son sort, puis on a ramassé le gars, ouais. ah, Ils ont probablement été chanceux, mais c'est de la chance euh, presque calculée, euh, C'est sûr que... Comme étant, on va donner un exemple, puis je, je me sens poche, parce que moi, je l'aimais bien quand ils l'ont repêché, mais j'étais probablement comme tous les fans, Louis Leblanc. <rire> <rire> ça, c'est probablement un des, des plus gros fails de première ronde. Euh, je parle surtout du Canadien, parce qu'il y en a sûrement ailleurs dans la Ligue nationale. Okay. Là, je suis pas... Premièrement, euh, on, va, on va faire une affaire, OK? Euh, on, on, on va statuer quelque chose. Euh, un fail, un gars que tu repêches en première ronde qui est réellement un fail, c'est un gars qui ne joue jamais dans la Ligue nationale. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'il y a à peu près. 10% des gars repêchés là, dans les 7 rondes année après année qui se ramassent à faire au moins un match dans la Ligue nationale. OK. Pour avoir Alexandre Daigle, mettons. Ben non, Ligue, il joue dans la Ligue nationale. Il qui... joue dans la Ligue nationale. Ben, ça, c'est un fail pareil. là. <rire> donc, oui, ben oui parce qu'on avait mis tellement de grosses attentes. Pour moi, un fail, c'est David Fisher. Ah, ouais. Un gars en première ronde qui n'a jamais mis les pieds dans la Ligue nationale parce que, statistiquement, là, les chances qu'il arrive, c'est à peu près 50% pour un gars dans la première ronde, puis lui, il a même pas fait un match. Même pas un match euh, hors concours pas un match en concours mais même, bon, euh, tu sais, les essais, là, le 9 matchs, euh, ouais. avant que le contrat se déclenche, tu sais, il a même pas fait ça. Pour moi, ça, c'est un fail réel. OK, fait d'abord, Louis Leblanc, c'est un semi-fail. correct, Oui, oui okay. c'est un semi-fail. Mais, euh, tu sais, comme, justement, Mais il était quand... cité comme un gars de troisième e Oui, totalement. C'est comme tu le dis, c'est les genres de joueurs que tu repêches. Je pense première ronde, un peu comme McCarron. Tu sais. Mais encore là, McCarron a quasiment plus de chances de s'établir dans la ligue que Louis Leblanc. Euh, le pire, c'est que la saison, ce qu'il a fait en une quarantaine de matchs avec le Canadien, même si les points ne venaient pas nécessairement, c'était quand même un pas pire centre défensif. Là. Mm -hmm. ben, Et... En fait, euh, 2011-2012, 42 matchs, 5 buts, 5 passes, 10 points, plus 3 c'est quand même pas payé no Pour un joueur de troisième trio. Ouais. Mais si justement, ça c'est le genre de joueur que tu repêches tellement pas. ça C'est une affaire aussi. Hein. Euh, je sais même pas s'ils si ont vraiment croulé sa pression et qu'ils l'ont repêché parce que c'est un potentiel francophone qui allait probablement jouer dans la Ligue nationale un jour. Je me demande si c'était vraiment leur premier choix aux Canadiens. Euh, ce que j'ai entendu là, prenez ça avec un grain de sel, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était le choix de Bob Guenet et des propriétaires du Canadien pour faire plaisir à la masse, vu que c'était le centième. Le gars qu'on visait, c'était qui, le gars qu'on visait? C'était pas Crater qu'on visait que... Ça aimait beaucoup. il est. sorti tout de suite après Lou Leblanc. Ouais. Mais, tu sais, je veux pas mettre... Je mettrais pas ma maison au feu là-dessus, là. Euh, mais tu sais, c'était pas le gars qu'on visait là. C'est c'est genre... je veux dire. Parce que sérieusement, tu peux pas faire. Pis... C'est plate là, je veux dire, je suis un fan, pis j... moi je le comprends totalement, mais il y en a des fois qui ont de la misère, là, surtout sur internet, ça fait juste que je suis allé tout le temps. Euh... Tu peux pas en, en repêchant essayer de plaire. T'essayes de monter une équipe. Faut... Dans le sens, c'est quasiment là qu'il faut que tu penses business. Dans le sens. Non, non, c'est pas vrai. Parce que si tu penses business, tu penses pour les fans parce que ça veut les attirer. Faut que tu faut que essaies de penser vraiment à, à l'équipe en tant que telle. Puis c'est plat. C'est ça. c'est plat. Mais faut que tu sois égoïste, centré sur l'équipe et non genre Ah les fans n'aimeront pas ça. On s'en fout. Si t'es es capable de nous apporter un joueur qui va performer, les fans t'aimeront pas là. Mais ils vont probablement t'aimer dans 2-3 ans parce que le joueur va jouer dans ton équipe pis qui va être ton top 6 à l'avant ou ton top 2 défenseur. Ouais. Tu sais. Le meilleur exemple, là, je sais que lui, on l'a échangé, mais Ryan McDonough, là... Remarque-moi <rire> <rire> pas là-dessus. Ah <rire> non, mais honnêtement, <rire> moi, c'est une crotte que je suis de cœur encore, là, pour vrai. J'ai vraiment de la misère avec cet échange-là, parce que je ne fais qu'imaginer une paire de défense McDonough-Souban. Ah, regarde, c'est... Ah, c'est. Euh, comme je te disais le, dans le premier épisode, c'est pas tant de faire des échanges, c'est de recevoir la matière en retour qui vaut la peine. Ouais. Et là, ben, ce qui fait mal, c'est pas Ryan McDonough, c'est Scott Gomez. <rire> c'est ça qui fait mal. Ah, ah. au moins on l'a pu, Ben, justement, on ne l'a plus... C'est au moins... on Le joueur acquis dans l'échange, il jouait encore pour le Canadien, puis il performait. tu sais On avait quelque chose à se mettre encore sous la dent de cette transaction-là. Ce qui fait mal là-dedans, c'est que tu Ryan McDonough était au début de sa carrière, puis il va jouer probablement 10 ans et plus dans la Ligue nationale encore. Ça va être long, là, avant qu'on l'ait plus dans le portrait, qu'on arrête de penser à ce trade-là. Puis y a-tu été nommé capitaine des Rangers, Euh... Ou c'était une supposition qu'elle. allait... J'avais vu ça, puis je me dis, si mettons il est nommé capitaine des Rangers, t'es-tu en train de dire que t'as échangé ton probablement futur capitaine du Canadien à une autre équipe pour qu'il le devienne? <rire> euh, le plus récent j'ai, 14 septembre, euh, on dit que les, les, les Rangers pourraient nommer McDonough comme capitaine. Ok, ils pourraient, mais ils l'ont pas fait. Mais Parce quand qu même, Ça semble c'est... C'est ah, une crotte sur le cœur, il fallait que je, je la partage avec toi. On a dévié un peu, là, mais ça, ça paraît de repêchage. On a bien repêché un joueur qu'on a échangé par la suite. Euh, on était hors-jeu, dans le <rire> fond. C'est en, en plein ça. On, on est dans le sujet quand on n'est pas dans le sujet. ouais J'en euh, <rire> okay, reviens à Louis Leblanc, ok je, je, oui. on s'amuse un peu. Euh, je viens de te dire, le Canadien semblait viser Chris Crider, ok Euh, oui, il nous a fait mal dans les dernières séries, mais en réalité, il y a 89 matchs dans la Ligue Nationale versus 50 pour Louis Leblanc. J'essaie de comparer là, les autres joueurs ciblés, euh, les autres joueurs repêchés dans la première ronde après Louis Leblanc. Tu vas voir que ce n'était pas si pire que ça. Euh, juste avant lui, 17e, David Rumblad, ça a joué 55 matchs, 9 points dans la Ligue Nationale. Euh, repêché, euh, 22e par Vancouver, Jonathan Jordan Schrader, 56 matchs, Par Calgary, 23e. Tim Erickson, 51. Euh, Dylan Olsen, par Chicago, 72. Tampa Bay, Carter Ashton, 47. Et Pittsburgh, avec Simon Després à 85. Donc, Louis Leblanc, dans cette fin de première ronde-là, si on le remet dans le contexte, n'est pas tant un mauvais choix que ça. Ouais, en fond, c'était la cuvée au complet qui était pas si bonne. Ben, la cuvée était bonne au départ, pis euh, disons ouais. que passer le 15e rang, ça rapetissait pas mal. Ok. Fait ouais. tu sais, puis je regarde là, les autres rondes après, il euh, y a Ryan O'Reilly qui, qui a eu euh, qui a une carrière popée, con Cl euh, Clifford avec les Kings. Euh, ça, c'est en deuxième ronde. En troisième, il n'y en a pas vraiment. En quatrième non plus. En cinquième non plus. Écoute, il n'y avait rien après là, qui était vraiment là pour dire que « Oh boy, on a échappé à un. » Le seul qu'on peut dire que euh, le Canadien aurait pu ramasser... Marcus Johansson avec euh, Washington, qui est vraiment un, euh, une vedette en devenir là, de la Ligue nationale, c'est le seul en première ronde après euh, Leblanc. OK. Qui a vraiment ce potentiel-là. Tu sais, la cuvée n'était pas si écœurante que ça, puis on le voit, le risque de se tromper était quand même assez présent. Même si on n'avait pas pris Leblanc, les chances qu'on prenne un gars qui avait qui, qui aurait rien fait dans la Ligue nationale étaient relativement élevées. Ouais, ça l'excuse un peu d'abord le... Il faut ouais. le remettre, faut remettre en contexte. Oui. Parce que j'ai un peu de misère à faire, des fois. Mais c'est pas <rire> <rire> Je suis là pour ça. <rire> c'est correct, ça. Euh, sinon, j'en tu sais, je reviens, euh, je reviens au repêchage euh, à la base de, de, de, de, de la question. Moi, le cas typique là, que j'ai vu avec les Canadiens, je t'ai parlé de Michael McCarron, on voit déjà pas mal de potentiel. On se dit à la limite, peut-être, un deuxième trio, tu sais, en forçant bien, bien fort, là. Euh, quand t'es dans le trouble. Un cas où est-ce que moi, j'ai vraiment eu de la misère, c'est en 2004 avec Kyle Chipchura. Le gars a eu une carrière correcte dans la Ligue nationale, 342 matchs, mais il était étiqueté pour jouer sur un troisième trio. Il n'y a pas un gabarit extraordinaire. C'était vraiment un gars ciblé pour la défensive. Et on a quand même été chercher en première ronde. Ça, là, j'ai vraiment plus de misère. Non, ça c'est sûr, surtout que je suis que tu aurais pu le récupérer en deuxième ou troisième ronde. Puis même si tu l'aurais perdu, il y aurait probablement quelqu'un d'autre qui aurait pu faire sa job, hein, puis peut-être même encore mieux. Ben oui, puis après lui, tu sais, quand je te dis qu'il faut remettre dans le contexte après lui, euh, Travis Zajac, Et, okay, ouais. euh, Corey Schneider, Mike Green. Ah ouais, Mike Green, ouais. un, un, un pas pire plomb, défensivement, peut-être un peu moins, je te dirais que... Ouais, je tu sais, pense... Un... Tu, tu, tu vois qu'il y avait quand même des options après, là. Ouais. pour un gars qui était ciblé pour être un gars de troisième assuré, là. ça avait toujours été sa fonction, même dans le junior le gars n'était pas un producteur de points euh, c'était pas, euh, pas sa grosse force là. Ouais. il a eu de l'anser à faire un point par match à sa quatrième saison dans, le, dans la WHL là. il a fait 5, 55 points en 52 matchs à sa dernière année chez, chez le junior, c'est un gars défensif puis ça... tu va le chercher en première ronde Ben, en même temps, c'est ça aussi, c'est tes premières rondes, cest tu nécessairement des premiers trios dans le junior? Non, pas nécessairement. Moi, c'est ce que je te dis. Moi, je ferais un repêchage où est-ce que ma première ronde, j'essaierais toujours de faire un home run, un coup de circuit. Tandis qu'actuellement, je pense que trop souvent les équipes, ils vont avec le choix safe au lieu de risquer. Ouais. Mais en même temps, mettons, Neil Yakupov, pour toi, c'était-tu un... un choix risqué? Étant donné qu'il est russe, puis qu'il y a des chances qu'il se retrouve dans le KHL si ça ne fait pas sa... son affaire. Oui, sauf que s'il réussit dans la Ligue nationale, c'est clairement un de tes deux meilleurs attaquants de ton équipe. C'est sûr. Fait, tu vises la clôture, puis t'espères qu'elle passe sur le bord. Voilà, exact. Moi, okay. j'aime mieux me planter en ayant essayé que de réussir quelque chose en demi-teinte en première ronde. Je ne parle pas des autres rondes. Ouais, ouais. Spécifiquement celle-là, moi, je vise le home run. Tant qu'à essayer, ouais. tant qu'à être au bâton, là. Ah ouais, il swing, swing jusqu'au bout. là. Ça, c'est sûr. Non, je suis totalement d'accord pour dire, C'est sûr que quand tu repêches plus en fin de première ronde, des fois, c'est là, là qu'il faut que tu fasses l'homme round. Parce que tu as un top 5, je pense que tu sais que tu vises la clôture et t'es sûr de sortir. Là. Mais ben, encore là, ça dépend. Là. Mais Benoît Pouliot, as-tu été repêché un top 5, euh, Benoît Pouliot, euh, ça c'est Il semble qu'il était, 4... était 4. Il était 4. Il... il a été repêché, je pense, à.. Crosby, je sais que Carey Price est cinquième. Je me rappelle d'une un, entrevue, Benoît Pouliot, avec Chantal Maccabé, qui, en joke, il dit, ben, tu sais, ça dépend, ça dépend ce que l'équipe recherche, peut-être qu'un gros attaquant comme moi pourrait les intéresser pour euh, passer en avant de Crosby, tu sais, il disait ça en joke, là. il est sorti quatrième par euh, le Wild. Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui avait chialé parce qu'on l'avait pas repêché puis qu'on avait été chercher Carey Price, puis même <rire> on en... était là à rechercher par après puis gars on tacle avec Price Oui, c'est ça. Puis euh, Andy Copita aussi ça aurait pu être un bon choix. Ça. Il est sorti en huitième. Oh, ouais oui. ouais. Ah oh, ouais. non mais ça. Mais ça, tu sais en même temps moi ce que je me dis là, euh, puis c'est pour ça que je vais toujours prendre tant qu'à moi là, un défenseur, un gardien de but avant un attaquant parce que le nombre de minutes dans le match que le euh, le gardien de but là, quand il est là là puis c'est ton gardien numéro un là pendant, mettons, 60 matchs pour Price, là, il est là 60 minutes ça la glace. Ton bon joueur est là 60 minutes dans un match. C'est dur à côté pour un attaquant. Un attaquant qui va jouer beaucoup va jouer peut-être 20, 21 minutes. Un bon défenseur peut aller chercher jusqu'à 30. Pendant 30 minutes, la moitié du match, un de tes meilleurs éléments est sur la glace. C'est important, là. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on appelle ça le pilier. Ouais. C'est un peu les autres qui... Fait tu sais, un bon gardien de but numéro 1, ça vaut franchement la peine. Ouais. Fait je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. À moins que tu aies une autre surprise, un autre truc que tu veux jaser. Je pense qu'après ton repêchage, ça va peut-être un petit peu plus tough. Tu peux pas accotter ça. Non, effectivement. Ben Quoi qu'on pourrait jaser Travis Mohan, mais bon, si on veut se garder de la marge à manœuvre les prochains shows pour essayer d'être bon encore, on s'en garder. J'ai peut-être une petite question rapide. OK, go. Pacioretty, tu penses-tu qu'il qu va faire une autre saison de 40 buts? Euh... Je sais qu'il en a fait 39, là, mais mettons qu'on est oh, arrondi ouais, à 40. Moi, on... <rire> j'ai arrondi vers le haut. pour les ouais. <rire> <rire> <rire> euh, Ben, J'espère, ça c'est sûr. Je pense que oui. Il est en pleine lancée. Euh, les matchs en concours, on a vu qu'il en avait encore le compas dans l'œil. Euh, on n'a pas dit dans quel œil. Je regarde pas vers euh, Jason. Euh, euh, comment ça s'appelle le, le gars, le spécialiste des, des, des mises en jeu? Là, notre, euh, notre cyclope, là. Comment ça s'appelle? Euh, Manny Malotra. Malotra, ouais, j'ai. <rire> je fais encore des, des jokes de compote dans l'eau. <rire> euh, bon, euh, était moins drôle de mais bon, encore même. Euh, C'est ça. Il y a encore la touche. Il la met dedans. Il est toujours aussi efficace. Je le trouve explosif. Ce que j'avais plus de misère avec lui. Je trouvais qu'il avait un coup de patin ordinaire. On a vu beaucoup d'échappées, entre autres contre les, les sénateurs dans l'avant-dernier match en concours. Je pense qu'il y a eu trois échappées. Euh, il a réussi à percer, avoir le jeu d'avance pour pouvoir euh, s'échapper avec la rondelle et euh, avoir le champ libre. Euh, je le revois je le, je le comme on dirait qu'il est en mission. Le gars il, il a vraiment une volonté de performer cette année. Il y a un A en plus sur son chandail. Peut-être que ça, c'est un une motivation. Peut-être qu'il vise à avoir le 6 sur son chandail, puis ça va l'amener à, à performer. Euh, mais moi, je suis je, je, je confiant euh, en vain pour cette saison. Et toi? Ben ouais j'aime ta confiance en même temps, puis je suis pas mal d'accord. Euh, J'ai vu comme... Je sais pas combien il a scoré de buts en pré-saison, mais il, il visait les top-notes, puis euh, sérieusement, il était proche du poteau à chaque fois. Hein? Il y a quelque chose quand il tire, puis il y a un calme J'ai pas honnêtement j'ai pas remarqué pour la vitesse, là, mais je trouvais qu'elle était plus en contrôle de la rondelle puis quand qu'elle tirait c'était pour la mettre dedans euh, puis je sais pas si tu as remarqué toutes les célébrations c'est sûr que c'est de la pré-saison mais tu sais les célébrations après les buts là, super camp va voir les autres un petit point tu sais tout bien relax comme oh, je lui mis dedans correct tu sais c'est <rire> comme si c'était un habitué genre de de, de scorer des buts puis pas mal sûr Moto qui va en mettre J'espère qu'il va dépasser le 40 cette année. Ça serait le fun pour lui. Puis, euh, écoute, je me mouille. Puis, euh, je, je prédis un 53 buts, moi, pour Souban cette année. Euh, pas Subban, <rire> euh, Pacioretty. <rire> 53, toi, t'arrondis 7 tantôt, puis là, t'arrondis plus, là. Non, j'ai arrondi plus. 53. Mais pourquoi 53? Je sais pas. Je pense que euh, c'est juste comme ça, là. Euh, c'est je... un chiffre de même, là. Ah, oh, ouais oui. Moi, je me dis que cette année, c'est plus que 40, là. On, on va y aller en haut de 50, puis il va y aller avec 53. C'est une petite, okay, petite sur le fly, là, même. Là. Ben, oui, oui, oui. Intéressant. Donc, combien de points? Si, euh... 53 buts, ça donne une bonne saison, là. Ah, il va peut-être faire moins de passes, par exemple. Ça, euh... écoute, 53, on va essayer de faire un petit calcul rapide, là. Proche du 80 points. OK. Ça va, être, ça va faire du bien cette année, hein. bon, un joueur qui va scorer une coupe de points. <rire> euh, ouais, intéressant. J'aimerais ai, ça. J'aimerais vraiment ça. Moi, je pense qu'il peut plus viser le, euh, le 45 buts. 45 buts? Ouais. Je pense pas bon. qu'il qu qu a encore l'étoffe pour aller chercher le 50, euh, les 50 buts par saison. Je vois mal, tu sais, je vois pas grand gars dans la Ligue nationale à part Ovechkin là, qui est capable de topper le 50. Là. Même, même Patcherity là, que, que, que j'aime beaucoup là, puis que on voit que c'est un marqueur naturel là. je suis pas sûr qu'il est capable d'aller à côté de 5 ouais, mais moi, moi je vis dans l'espoir tu, sais. ah oui, tu vis d'espoir de, et d'eau fraîche j'espère mais euh... j'aimerais ça qu'il fasse ça là. mais s'il fait moins en longtemps qu'il dépasse les 42 cette année je pense que je vais être bien content oh, sûrement mais, si ma prédiction est bonne oh, on va être vraiment heureux là. ça va être dit à jeu, ça. ouais Ici, en, en primeur. Oui. ça vous tente de jaser avec nous autres, vous voulez communiquer avec nous, euh, discuter de nos sujets qu'on lance sur les réseaux sociaux, c'est possible avec, euh, notre, euh, ben, avec notre, notre page Facebook, facebook.com horsjeupodcast. On est aussi sur Twitter, horsjeupodcast. C'est tout d'un même pain. C'est tout ensemble, ça. Là, là. Jerry, si les gens veulent te jaser Sur les réseaux sociaux, on fait comment pour te rejoindre? Euh, pour m'en rejoindre, en fait, euh, sur Facebook, c'est assez simple. Tu marques Jerry Godbout, puis euh, habituellement, je pense que je devrais sortir. Euh, il y a une photo de moi. Bien évidemment, vous m'avez probablement jamais vu, mais c'est pas grave. <rire> <rire> ne néglige pas les gens. Peut-être qu'ils l'ont avec qu fait. Ne le sous-estime pas. Peut-être. Euh, donc, Jerry Godbout, ajoutez-moi. Euh, pas de avec ça. Je vais rajouter, à moins que tu sois une personne euh, Louche. qui a deux photos. <rire> Okay. Je le ferai pas. Euh, sinon, euh, je, vais, je suis disponible aussi sur euh, un autre podcast. Euh, qui est dans le fond euh, les geeks sont parmi nous. Donc, euh, même chose dans la barre de recherche. C'est vraiment nous, euh... très drôle, j'adore. Ouais. Je, je, je suis vendu. <rire> ah ben merveilleux, c'est le fun. Euh, donc, c'est ça, on, est, on a un Facebook, euh, on a un site internet. On est trouvable. Vous marquez Geeks parmi nous, vous allez sûrement nous trouver. Sinon, Jerry Goodbook me rejoigne sur Facebook. Velme vendeur, on est trouvable. <rire> ah oui, non, c'est ça, on est là, tu sais. Tu vas sur Goggle, tu marques les geeks qui sont parmi nous. Je suis pas un sûr qu'on est top. <rire> Et goggle. Ah ouais! Je fais des recherches. Et euh, moi, ben, vous pouvez me retrouver sur Twitter at B. Sinon, ben, Facebook, euh, je vais gagner. cherche moi Et ben, je anime un autre petit podcast, là, euh, réalité augmentée. Euh, Cherchez-nous aussi euh, sur Facebook, Ré Réalité Hog, et euh, sur Twitter, at Réalité C'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'on jase de jeux vidéo et de cinéma, de tout ce qui est geek, là, enfin... Parce que les geeks sont parmi nous, tu sais on voulait les compétitionner, <rire> On essaie d'être bon. Ah, mais c'est super bon, c'est aussi, Réalité Augmentée, en passant. C'est... Euh, ouais. Ah non, c'est... Allez écouter ça. Et on vous invite, si vous avez... Euh, Pas assez eu de encore, comme si nous autres, c'était pas assez. Bien, on vous rappelle qu'il y a toujours la gang de la soirée du podcast qui vous offre eux aussi un podcast sur cette thématique. Ce sont, euh, ce sont une gang de passionnés, eux autres aussi, beaucoup moins brillants et connaisseurs que nous autres, là, on va se le dire. Mais <rire> on les aime bien gros, pareil. <rire> Salut GF, je te <rire> sais. Je t'envoie celle-là, sa palette. Présente ce que tu veux. Ceci étant dit, on vous remercie d'avoir été du rendez-vous. On se dit à une prochaine fois dans un autre hors-jeu. Merci d'avoir été là. Puis, merci, Jerry. Ben merci, je veux. Et à la prochaine fois. Bye-bye. Yes, à la prochaine.